Bimila eta malauetik plantan eman dira eskolako ejitmo behiak boftegunez klasea goizean eta lauak hatxaldez nap izeneko aktivitatea kestagiziren holanden gobernupean. Irugarren urtea da beraz antolaketa behia jabian emanadela sartzean angelun, horotara mila seieun aurrek segitzen dituzte ejiko, etxeak antolatzen dituen aktivitate ezberdinak iru egunez astean. Là on est en train de nous dire eh bien écoutez euh, voilà le décret qui est tombé en, en plein mois de juillet et vous avez le choix de les maintenir ou de pas les maintenir il y a deux choses où c'est une bonne réforme qu'on a imposée par la loi et on la maintient ou c'est pas une bonne réforme et par la loi on la défait Aujourd'hui, on va créer de la disparité entre communes qui vont les maintenir et d'autres qui vont pas les maintenir ehun togeita hamar pertsonaak lan egiten dute aktivitzate haen antolakunttzen, mementuko eztu aldaketarik eginen angeloko auzapezak, baina galdezketa bat prestatzen ari da burosoera kasledo langilea i zuzen du, dato genuta begian bai ala ez eginmo hortan sigitu. Gobernuaren erabaki horrekin, klodolivk beldur du begititz diru apaltze bat. Eszkozu que zen poindre à l'horizon c'est quelque part avec ce système là peut-être un désengagement de l'état euh, par rapport au financement, en tout cas la petite aide qui nous donne pour les mettre en place tant que l'état nous aidera et que oh, oh, les Anglais auront décidé de continuer les nappes elles seront gratuites le jour où l'état se désengagera elles deviendront payantes